สสันธานซ้อนสันธาน c o n j n c t i o n double c o n j n c t i o n double การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le train était certes à l'heure, mais complet. Le train était certes à l'heure, mais complet. แต่แพงเกินไป L'hôtel était certes agréable mais trop cher L'hôtel était certes agréable mais trop cher เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ il prend soit le bus, soit le train. il prend soit le bus, soit le train. เขามาวันนี้ตอนค่าหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา้า il vient soit ce เ o i r soit demain matin. Il v i e n ขาพักอยู่กับเรา d รือไม่ก็พักที่รเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม soit à l'hôtel. i ่ loge soit chez nous soit à l h ô t e ม เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนเธอ e s Elle a vécu n น n s e ร l e m e n t à Madrid. Mais aussi à Mais aussi à l o n d r Elle s a pra e l connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Il est non seulement bête. Mais aussi paresseux. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Elle parle non seulement l'allemand mais aussi le français Elle parle non seulement l'allemand mais aussi le français ดิฉันเล่นไม่ได้ทา้งเปียโนและกีตา Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare Je ne sais jouer ni du piano Ni de la guitare. D'ici, je ne sais danser ni la valse ni la samba. Je ne sais danser ni la valse ni la samba. je ne sais danser ni la valse ni la samba. D'ici, je ne sais danser ni la valse ni la s b a D'ici, je n a i m e ni l o p é r a ni l e b a l l e t Je n'aime ni l'opéra ni le ballet. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Plus tôt tu viens, Plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Quand nous yingkè, théo lai, gao yingkèt krán kün théo nán. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise.